Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, c h è r e s auditrices et auditeurs de la radio-télévision Issanganiro, vous qui suivez l'émission Mosaïque. Dans cette émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous parlons encore des élections en nous focalisant sur la place réservée aux indépendants et aux coalitions. Dans le processus électoral en cours au Burundi, les élections des députés et des conseillers communaux auront lieu le 5 juin 2025. L'élection des sénateurs aura lieu le 23 juillet 2025 et sera suivie par l'élection des conseillers de collines et de quartiers le 25 août 2025. En date du 7 décembre 2024, Le président de la République a sorti un décret portant convocation des électeurs. Les partis politiques sont autorisés à se coaliser après cette convocation, d'après le Code électoral. Quant aux indépendants, leur coalition n'est pas autorisée le candidat se présente individuellement. Quelle est la place des indépendants et des coalitions dans les élections de 2025 Que disent les textes et les lois en vigueur au Burundi, notamment la loi électorale, en rapport avec les indépendants et les coalitions Quelles opportunités ont-ils pour pouvoir entrer en compétition avec les partis politiques au moment où la participation aux élections est censée être équitable à tous les participants aux élections? Au regard des textes, peut-on parler des avancées ou en recul? Quels défis auxquels sont confrontés les indépendants et les coalitions pour participer pleinement aux élections de 2025? Qu'est-ce qui doit être fait pour que les indépendants et les coalitions puissent entrer en compétition au même titre que les partis politiques? Voilà les principales questions qui vont nous guider dans ce débat. Pour échanger à ce sujet, nous avons autour du plateau Jules Nyongabo, un candidat indépendant aux élections administratives. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour et merci beaucoup pour la bienvenue. k é p h a n i Wizi, secrétaire générale et porte-parole de la coalition b u r u n d i g a b o c'est vous aussi bienvenue dans l'émission Mosaïque.、Et、bonjour, merci pour l'invitation. Je saisis l'occasion pour saluer mes collègues et Avec qui nous partageons le p r a t e a u et tous ceux qui vont nous écouter.、Mm -hmm. Ernest Nahimana, sénateur et porte-parole du, du parti Iprona, bonjour et bienvenue dans ce débat mosaïque. Bonjour et je salue tout le monde ici ainsi que ceux qui nous écoutent.、Mm -hmm. Rémi a v z a l i m a n a président de l'ONG l o e l l d'Espoir et expert en résolution pacifique des conflits, bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation.、Euh, je salue、euh, ceux avec qui nous partageons、euh, l'émission, mais aussi ceux qui nous suivent.、Uh -huh. À la cabine technique du son et des images, <rire> je suis respectivement avec François Akimana et Bertier Mogiraneza. Alain Désiré Boukayaneza est à la réalisation et à l'animation. Vous êtes avec Leondas k i r o m b o Rebonjour et bienvenue à tous. Mosaïque. Entrons dans le vif du sujet. La première question est adressée à Jules Nyongabo. En tant que candidat indépendant aux élections législatives, comment te sens-tu au regard de la façon dont vous êtes considéré ou traité conformément、euh, aux lois en vigueur au Burundi、euh, Merci beaucoup,、euh, tout d'abord, pour l'opportunité, l'occasion qui nous est、euh, offerte pour.、Euh, Parler des défis majeurs et notamment des、euh, défis au regard à la loi, mais également à la pratique et opérationnalité des,、euh, des fonctions、euh, ou de notre statut en tant qu'indépendant. Mais premièrement,、euh, s'agissant de la loi, il y a vraiment、euh, comment dire,、euh, des i r d e difficultés majeures auxquelles nous rencontrons, des défis qui sont、euh, liés à des entraves de Pourcentages élevés qu'un、euh, candidat indépendant aux législatives、euh, doit pouvoir euh, collecter euh, durant euh, le moment de comptage des votes. Mais également, il y a d'autres contraintes administratives qui sont liées à. À quel moment est-ce qu'un indépendant est accepté À quel moment il peut commencer à exercer ses、euh, activités liées à la campagne électorale Parce qu'au moment où nous parlons, nous sommes acceptés en tant qu'indépendants, mais on n'a pas le droit、euh, de faire connaître nos projets à, différents,、euh, Burundais, à différentes s Burundais, r d i à f f é n t e entités de la nation burundaise,、mm -hmm. mais ne, notamment dans la circonscription de Bujumbura, pour qu'ils puissent nous connaître. On va attendre le 9 mai après l'ouverture officielle de la, de, de la campagne par son Excellence, M. i s c'est le Président de la République, pour pouvoir nous faire connaître auprès des、euh, de Burundais qui vont voter pour nous. Ce n'est pas le cas pour les partis politiques. Ce n'est pas le cas pour、euh, les partis qui sont déjà à l'Assemblée nationale, qui peuvent avoir organisé des événements, qui peuvent avoir des moments、euh, qui sont propices à e t pour pouvoir、euh, se faire connaître et faire avancer les agendas politiques.、Mmh. Mais concrètement, c'est quoi au juste Vous parlez des comptes à de l'évoi, vous parlez de, de, de la façon dont vous êtes t r a i t é comparativement aux autres. Notamment les partis politiques, concrètement, c'est quoi par exemple,、euh, par exemple, concernant le souci des 40% des voix exprimées dans les circonscriptions qui sont exigibles à un、euh, candidat indépendant pour être admis à l'Assemblée nationale, c'est、euh, un article qui est. À la fois dans la Constitution et à la fois dans la loi législative, dans le code électoral. Ça veut dire que,、euh, par exemple, dans Bujumbura, pour que je puisse siéger à l'Assemblée nationale, avec une population qui a été、euh, des électeurs qui s'estiment à 1,815,518、euh, électeurs,、mm -hmm. il me faut 40% pour qui s'équivaut à, 7, 000, à 732, 000.、Mm -hmm. 732 000 voix, approximativement, 750 000 voix pour qu'un indépendant. Puissent siéger à l'Assemblée nationale. C'est difficile d'en avoir. C'est trop. C'est ce simplement d'un b o u j o m b o u r a C'est trop. Et également, il faut vous rappeler que pour un. Dans le même cas, un parlementaire qui émane des partis politiques, à lui, on lui demande d'avoir 2% des suffrages exprimés.、Uh -huh. Donc ça veut dire qu'un candidat indépendant a, devra avoir l'équivalent en termes de, de, de voix exprimées. De 20 parlementaires qui viennent des partis politiques.、Mm -hmm. Donc, ça veut dire que moi, une seule voix à l'Assemblée nationale aura la valeur de 20 parlementaires, alors que nous avons une voix par individu qui、mm -hmm. v a s'exprimer à l'Assemblée nationale.、Mm -hmm. Donc, il n'y a pas équité, il n'y a pas égalité. Mais vous avez quand même décidé de vous faire lire en sachant tout cela. Je, sa、mm -hmm. je le savais,、oui. et également, je compte sur l'électorat burundais qui est déjà mature.、Mm -hmm. Qui aspire à avoir des changements dans la sphère politique. C'est le moment à la population burundaise de manifester une désobéissance civile. Mmh. En votant pour des candidats indépendants et montrer à ces partis politiques qui se sont créés un club à eux,、mmh. qui veulent être eux seuls à eux dans l'Assemblée nationale,、mmh. que la population n'est pas du tout d'accord à ce genre de discrimination. Et surtout quand cette discrimination devient systématique et que c'est même dans la Constitution. Parce、mmh. qu'on nous a proposé une Constitution en 2018、mmh. qu'on a votée. Mais après l'avoir votée, nous avons trouvé des brèches de discrimination、mmh. qui excluent le, les individus s Citoyens et qui ne nous qualifient pas au même pied d'égalité en tant que citoyen burundais.、Mmh. Ce n'est pas du tout bon.、Mmh. Mais peut... vous, vous êtes déjà avisé quelles sont les stratégies, du moins pour le moment, avant les élections, que vous, étiez, que vous mettez en place pour justement. Ça... Bon, pour le moment, nous comptons <rire> sur、euh, les réseaux sociaux.、Mmh. Les réseaux sociaux pour、euh, communiquer nos projets et programmes et pour、euh, faire connaître la population burundaise et que nous sommes là, s i t o u t à la circonscription de j u m b u r a aux gens、mmh. qui vont voter pour nous. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a les défis liés à l'Internet.、Mmh. Il y a les défis liés à, à, à, des, à des coûts、euh, de méga qui ont augmenté.、Mmh. Ce n'est pas tout le monde maintenant qui va acheter les mégas pour aller sur toutes les chaînes YouTube、mm -hmm. afin de découvrir qui est Génion Gabo. C'est peu de gens qui v o n t te d i r e Oh, envoie-moi 1000 francs pour acheter les mégas. 1000、mm -hmm. francs pour les mégas. Ça, ça devient. p a u e les réseaux sociaux, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas, pas tout le monde. Même ceux qui ont accès, <rire> ils ont un problème de connectivité maintenant.、Mm -hmm. C'est devenu vraiment un, un, un problème très majeur. Donc, vous allez vous retrouver que six mois、euh, avec cette stratégie des réseaux sociaux,、euh, de, de WhatsApp et de YouTube, tout、mm -hmm. ça. Je vais me retrouver en train de toucher une catégorie des jeunes gens qui peuvent avoir les moyens de s'offrir ces méga et qui peuvent、mm -hmm. comment dire, trouver le temps de se connecter.、Mm -hmm. Mais il y a une catégorie de gens qui sont travailleurs, qui n'ont pas ce temps pour、euh, comment dire, surfer sur les réseaux sociaux,、mm -hmm. mais également qui n'ont pas les moyens pour s'offrir cette connectivité de tous les jours afin de suivre toute l'information,、mm -hmm. qui ne pourront pas connaître mes projets et programmes et mes ambitions et aspirations pour,、mm -hmm. euh, que j'ai pour le pays. Il y a deux trucs.、Mm -hmm. Des pièges qui sont là, si on veut développer le pays, il faut s'assurer que les efforts de tous s o n t mis à contribution. J'ai des aspirations, j'ai des rêves, j'ai des propositions à mettre sur la table pour faire avancer ce pays. Alors, d i s m o m e n que je ne peux pas le faire, ça veut dire qu'il y aura un potentiel particulier. Des jeunes gens, des catégories de Burundais qui ne seront pas mises à contribution pour faire avancer le Burundi et aboutir à des rêves, à des visions que nous avons mises devant nous、euh, dans le plan de développement national, ainsi de suite.、Mmh. Ou même les objectifs de développement durable des de Nations Unies. Ça ne pourra pas aboutir du moment qu'il y a des citoyens burundais qui se sentent exclus. Nous avons des fuites d e capitaux, nous avons des, des fuites de cerveau. Tout ça, ce sont des problèmes qui sont liés à ce sujet de discrimination ou des gens qui se sentent assujettis à la discrimination. Ok, merci. Euh, Képhanie Vizi, secrétaire générale d'abord de la coalition, mais aussi porte-parole. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire, le candidat indépendant. Est-ce qu'au niveau de la coalition, Burundi-Bgabo, c'est la même question bon, Merci beaucoup. Sur le plan légal, on n'a pas les mêmes difficultés que les indépendants, parce que、euh, les coalitions sont connues à travers la, la, la Constitution、euh, sont énoncées déjà. D'un loi sur les partis politiques,、mm -hmm. et on y revient aussi euh, pour euh, la loi sur le、euh, code électoral. Dans l'OTAN, il y avait un manquement. On ne précisait pas, on disait tout simplement、euh, les coalitions de partis politiques se forment、euh, au moment、euh, des élections. On ne précisait pas quand,、mm -hmm. quand est-ce q u e commencent les élections. Actuellement, le nouveau code électoral qu'on a, a très bien précisé est qu'une é l u a t i o n se constitue lorsqu'il y a convocation d'une élection et pour laquelle elle v a u t se présenter candidat.、Mm -hmm. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. Mais quand il est venu la mise en application de ce code électoral par le décret de convocation des électeurs, c'est là où nous avons constaté des énormes difficultés. Qui ne sont pas nécessairement liés au cadre l é g a l mais qui sont liés à une volonté politique de balayer la route à toute éventuelle coalition qui pouvait se former. Comment est-ce que ça s'est passé Je vous donne un exemple. En 2020, on convoque les élections en 2000, au mois de décembre 2019. On présente les candidats début février 2020. Là, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, on a, convo on a convoqué les élections. Vendredi, et on commence à déposer les candidatures lundi suivant. Ça veut dire qu'on a donné uniquement la période de vendredi,、euh, samedi, pour se côtoyer en tant que coalition et avoir les mêmes chances que les autres pour présenter nos dossiers. C'était vraiment un, un brocage très énorme parce que c'était pratiquement impossible.、Mm -hmm. à, à, à, à titre d'information,、euh, nous avons déposé au ministère. On n'avait pas besoin de, de prise d'acte comme les partis politiques, mais il, il fallait savoir qu'il y a un document qu'il faut présenter à la CENI.、Mmh. Le ministre nous a répondu qu'il a vu la coalition une journée Avant la fin du dépôt des、mmh. dossiers pour les conseils communaux.、Mmh. Vous comprendrez qu'il y avait beaucoup de difficultés énormes qui a a v i e ne t été... qui n découlaient pas nécessairement、mmh. du cadre légal, mais de la volonté politique de barrer la route à tout ce qui est une force politique qui pourrait venir、euh, euh, contrebalancer la force de, de du parti au pouvoir. C'est ce、mmh. comme ça que nous l'interprétons. Un autre défi que nous constatons, c'est qu'après.、Euh, Et que la coalition a été déjà reconnue en t a que t e u r Maintenant, il y a une confusion au sein de l'administration.、Mm -hmm. Pour certains, c'est normal que la coalition puisse tenir des réunions. Nous informons des réunions on nous laisse travailler sans problème. Tandis que pour d'autres, ils disent non, ce n'est pas encore le moment de faire des activités pour la coalition. Les coalitions、euh, ne peuvent qu'effectuer des réunions pendant la période de la campagne électorale. Vous comprenez que jusqu'à ce niveau, il y a un problème de vie des juridiques、mmh. qui fait que celui qui veut nuire à nos activités pourrait trouver un prétexte. Ça s'est déjà passé、euh, à Carreau s s i Le gouverneur, o u i disait Je n'ai pas été informé de votre réunion. Par ailleurs, la coalition n'est pas encore autorisée、mmh. à faire des meetings. Quand nous avons fait、euh, intercession auprès de certaines autorités, Certaines nous répondaient de cette façon est-ce que la coalition peut faire des meetings maintenant Donc il y a、uh, un problème de confusion.、Mm -hmm. Mais、euh, ce que je dirais, c'est que pour nous, à ce qui est du comptage, de la considération des de voix que nous obtiendrons、euh, après le vote,、mm -hmm. nous sommes considérés au même pied d'égalité comme les partis politiques les 2%、euh, au niveau、euh, de chaque province. Ou les 2% au niveau de chaque commune, à part que、euh, la coalition a, a connu un coup de fouet à, à, à nous i n t é r ê t s de se faire élire、mmh. dans toutes les communes, là aussi, avec une interprétation erronée. En nous disant, voilà, vous avez mis sur les listes les gens qui ne sont pas membres de, votre de vos formations politiques. Alors, quelle référence légale、mm -hmm. Vous comprenez que les problèmes que nous connaissons, nous, ne découlent pas nécessairement du cadre légal, mais de la volonté politique du pouvoir en place de nous empêcher de travailler.、Mm -hmm. Vous avez entendu ce qu'il a dit,、euh, Jules Apparemment, vous, vous êtes un peu à l'aise par rapport aux indépendants je de, là, là, je dirais oui. Parce、mm -hmm. que pour les indépendants, là aussi, Ça, ça découle de 2018.、Mm -hmm. En 2018, il faut se、so, so, so, so, so、rappeler, on avait dans le Parlement une équation des indépendants qui a, qui a eu beaucoup de députés, une équation qui faisait un peu peur au pouvoir. Alors, il fallait trouver des, des entraves. On interdit aux indépendants de se coaliser.、Mm -hmm. On fixe un score de 40%.、Ouais. Là, c'est dire non. C'est dire non parce qu'un indépendant, Nous, on nous demande 2% au niveau national, mais un indépendant, on o u s demande 40% dans de sa circonscription.、Mmh. Là, vous comprenez que c'était pour dire carrément non aux indépendants. Et, et le pire encore, jusqu'à maintenant, un indépendant n'a pas le droit de tenir de meetings, de tenir de réunions. Donc, les indépendants, c'est un phénomène presque nouveau dans le lexique.、Eh, Euh, électorale du Burundi, je pense que les、euh, gens s'y habitent u au fil de la mesure où on va avancer. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, les entraves sont très énormes p o u r l e s i n d é p e n d a n t s Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose On n'a pas évolué Pour ou... les indépendants,、mm -hmm. il n'y a rien de nouveau.、Ah bon. C'est comme c est, c est auparavant.、Mm -hmm. Mais pour l é c o a l i t i o n des partis politiques, on a quand même, dans le nouveau code électoral, précisé à partir de quand、mm -hmm. on peut avoir une coalition. Parce que c'était fou. Au départ, ça c'est une avancée sur le plan légal. Au cas, on précise, c'est à partir de cas qu'on peut construire une, une, une coalition. o u disons qu'il y a un peu d'avancée sur le plan légal.、Mm -hmm. Ok, merci. Je me tourne du côté d'Ernest de Naïmana, sénateur et porte-parole du parti p r o n a Vous avez entendu ce qu'ils viennent de dire, les indépendants, mais aussi les Kéfa s de la coalition. o u l'on dit, Gabo, c'est. Euh, vous, vous êtes dans les institutions de l'État, c'est vrai Oui, c'est vrai.、Okay. Alors,、euh, i l p a r l e des lois qui ne sont pas adaptées, qui, qui disent même qu'ils sont discriminatoires. Vous êtes dans le Sénat Quelle est votre analyse Je commencerai à ce que vous avez commencé,、mmh. euh, par les inquiétudes des, des uns et des autres.、Ouais. Euh, je dirais que leurs inquiétudes sont f o n d é e s、mmh. sont fondées parce que. Si on essaie de voir ce qui se passe aujourd'hui,、euh, dans ces moments où on approche les élections, et où tout le monde devrait faire beaucoup de courses pour avoir des, des membres,、et、ils ont eu des problèmes. Ils ont des problèmes. Toutefois, ces problèmes、euh, ne datent pas d'aujourd'hui. Ça, ça date de longtemps. À la préparation de ces textes,、euh, les textes sont préparés par un groupe d'individus. Ça passe dans les institutions, comme vous l'avez dit. Je crois que, que ce soit les indépendants, que ce soit la coalition,、mm -hmm. il fallait qu'ils suivent de près, il fallait qu'ils suivent de près de, de, de, de, de la rédaction de, de ces textes.、Mm -hmm. Même si cela n'a pas été le cas, dire qu'avoir 40% pour un individu, vraiment, c'est trop. Et aussi pour les indépendants, ils ont dit qu'ils ont un peu de problèmes en ce qui concerne les travaux sur terrain. Mais ce, ils ne sont pas seuls.、Mm -hmm. Même les autres partis, ils connaissent ce genre de, de, de problèmes.、Mm -hmm. Mais par u i e d d'égalité, quand même. Peut-être oui, peut-être oui.、Mm -hmm. euh, toutefois,、euh, j'aimerais dire que les, les, les, les lois qui, sont, qui, qui régissent.、Euh, La, la, la, le c o d i r e c t o r a l aujourd'hui,、mm -hmm. euh, oui, ça a passé par les institutions, mais à l'élaboration、mm -hmm. de ces textes, c'est là où il y a eu des, des, des, des, de la mise en place des, des, des, des hic、mm -hmm. pour, des, pour justement empêcher les uns les autres pour pouvoir s'épanouir beaucoup、mm -hmm. afin de, de, de, de. Oui, mais. De mais des, oui. Je, je, je commençais par、euh, dire que vous êtes dans les institutions de l'État au niveau des m i n i s t r e s l a s s e m b l é e nationale, nous sommes au Sénat.、Là. Oui. Nous sommes là. Les institutions, les lois qui passent dans les institutions commencent par、euh, l'élaboration.、Mm -hmm. Et ça passe au Conseil des ministres. Et puis ça passe à l'Assemblée nationale et enfin au Sénat. Par, sur le parcours, vous êtes là toujours. Les, les, les, les, les membres de l'Upronade sont dans l'Assemblée nationale, le, le, le, le Sénat. Du tout, bon, à l'élaboration, nous、mm -hmm. ne sommes pas là. Il y en a qui disent que nous sommes dans le gouvernement. Ce n'est pas, pas vrai. Nous ne sommes pas dans le gouvernement. C'est dans les institutions. Dans, dans les institutions,、mm -hmm. euh, dans l'Assemblée. Qui y a votent des, la loi aussi. Oui, qui votent.、Mm -hmm. Mais justement, le, la, la forme de vote,、euh, il y a des, des, on essaie d'exposer, de, de donner le texte et l'exposer.、Mm -hmm. Mais il y en a aussi qui sont là pour défendre ce qu'ils ont écrit. Mm -hmm. Que ça soit au Sénat aussi. Et étant donné que nous sommes très peu, cela ne veut pas empêcher que la loi soit votée comme、mm -hmm. ça a été prévu. Donc, les, les HIC dont, dont vous parlez, c'est de, de l'autre côté, ce s t pas, de, de, de, de pas dans l'IPRONA. Ce s t pas dans l'IPRONA. L'IPRONA n'est pas levable. L'IPRONA n'a pas mis m s u r ces, ces HIC.、Mm -hmm. Non, tout simplement. L'IPRONA. Euh, fait ce qu'il doit faire、mm -hmm. en ce qui concerne le, pendant, les, pendant les votes.、Mm -hmm. euh, alors, pour ces gens-là,、euh, je me dis que même s'ils si s o n t l a m e n t é s aujourd'hui,、mm -hmm. les lamentations sont compréhensibles.、Mm -hmm. Alors, les gens qui sont concernés par la, la, ces textes, qui sont capables de les, les, les, les redéfinir, ils sont là.、Mm -hmm. Toutefois, avec le temps qui nous reste,、euh, nous sommes à deux mois de, de, de, des élections. Si on n'y peut plus rien,、mm -hmm. nous allons essayer de nous adapter et faire、euh, comme nous pouvons afin que ces élections passent、mm -hmm. et se préparer pour les élections à venir. Mosaïque. Rémi Abdalimana a de l'ONG l o u l e d'Espoir. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit, les, les indépendants, les gens de la coalition、euh, et de l'Iprona aussi. Votre analyse, vous qui avez suivi le parcours de toutes ces lois, ces textes législatifs、euh, Ce dont ils parlent ne sont que des indicateurs、mm -hmm. de la situation de notre pays en termes de. Maturité démocratique. En fait, j'ai comme impression que des fois、euh, nous vivons autour d'une sorte de déni de réalité parce、mm -hmm. que nous sommes une nation qui vient de traverser une période de crise assez profonde et des fois euh, euh, on peut se poser des questions de savoir si réellement des acteurs.、Euh, Ont déjà tracé la ligne de démarcation entre la période de crise et la période pacifique, pour、mm -hmm. ne pas dire démocratique.、Mm -hmm. En fait, s'il faut tenir compte de, du processus qui nous donne ce dont on parle maintenant,、mm -hmm. c'est d'abord à partir du, du, du document d'accord d'Arusha. Qui en fait orientent les différentes constitutions que l'on connaît, que l'on a connues que l'on connaît aujourd'hui. Et de là, cet s enjeu des partis politiques, parce que même à Arusha, c'est les partis politiques qui ont négocié.、Mm -hmm. C'est donc cette notion de parti politique qui nous suit. Qui, quelque part, ne donne pas suffisamment de place pour les autres. Que ce soit les coalitions, bien qu'aujourd'hui, ceux de, des coalitions, les plaintes soient légèrement inférieures à ceux des indépendants.、Mm -hmm. Mais c'est encore une fois cette notion de jeu entre partis politiques qui se fait plus sentir, sans tenir compte nécessairement des autres acteurs politiques.、Mm -hmm. Ça, c'est un fait important. Deuxièmement, c'est le fait que. C'est le jeu politique ce qui, cette fois-ci,、euh, fait que les partis concurrents cherchent à occuper la place donc prendre le pouvoir,、mmh. tandis que le parti au pouvoir. Tout Parti au pouvoir fait tout pour le, le, le, le préserver、mmh. les jeux de cache-cache, donc qui se font à son niveau, c'est ce qui donne les résultats dont on parle maintenant. Les jeux de cache-cache au niveau de l'élaboration des lois, de, du vote des lois, c'est difficile à comprendre, justement parce que、euh, maintenant nous parlons des manquements graves. Qui sont dans le code électoral.、Mmh. Et comme nous le savons, le code électoral, il est tiré de la Constitution. La question donc qui revient est celle de savoir comment est élaborée la Constitution.、Mmh. En fait, le parti au pouvoir s'arrange pour laisser tous les autres acteurs s'endormir paisiblement et venir la veille du scrutin présenter les documents déjà faits. Toutes les années qui, qui ont précédé cette période aujourd'hui. Donc, ça a été toujours comme ça. Les, les, tous les régimes. Oui, oui,、hein. oui. C'est le comportement de tout parti politique au Burundi qui prend le pouvoir,、mm -hmm. qui malheureusement a cette attitude de vouloir jouer le, le, le jeu du monopartisme、mm -hmm. et qui fait que malheureusement, lorsque les, les, on met sur le pied l'équipe de la CENI,、mm -hmm. qui est. Supposée être indépendante. D'ailleurs, c'est son, son critère ou caractéristique.、Mm -hmm. Alors, la question qui est là est celle de savoir comment est mise sur p i e d cette commission.、Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des concertations pour qu'effectivement, elle vienne étant rassurante、mm -hmm. et les rassure? Tout le monde. Ça, c'est la première question qui devrait être posée. Et pour qu'il n'y ait pas de plainte à ce niveau, en fait, les, consult les consultations devraient aussi être menées à ce niveau.、Okay. Pour que l'on mette sur pied une équipe dont les membres rassurent tout le monde.、Mm -hmm. La question est celle de savoir e s t c e que d'abord, à ce niveau, c'est bien fait. Est-ce que la composition vraiment de, de la CENI、mm -hmm. et, et les textes, qu'est-ce qui vient avant Je m e dis parce que peut-être que、euh, peut ce sont les lois mal faites. Et non pas la constitution de, de la CENI.、Euh, mm -hmm. Là, vous posez la question comme celle de savoir qui vient à ventre, la poulet, l'œuf,、mm -hmm. parce que tout tourne autour de qui est l'auteur、mm -hmm. de la constitution, parce que c'est la base de toutes les autres lois.、Mm -hmm. Alors, lorsque la constitution est là, Est-ce qu'on a、uh, fait une ouverture suffisante pour que toutes les personnes qui voudraient s'exprimer s'expriment Afin que lorsque le référendum vient, on v i e n t voter ayant déjà contribué, s'étant déjà exprimé sur le contenu de la Constitution.、Mm -hmm. Là, si c'est fait à ce niveau et que, effectivement, les étapes suivantes. Sont faits par tous les acteurs. Là, c'est une façon de dire quand même, maintenant nous avons une loi qui est consensuelle.、Mm -hmm. Mais lorsque aujourd'hui les, les indépendants ou les coalitions viennent dire à la CENI、euh, qu'ils ne sont pas contents sur tel ou tel autre article,、mm -hmm. La CENI a vraiment raison de dire c'est la loi. En d'autres、oui, termes, c'est l'instrument que vous m'avez fait pour travailler. Moi,、mmh. je ne suis qu'au travail. Oui, ils il lisent la loi il et ils mettent en application la loi. La question、simple. est c donc de savoir est-ce que cette loi qui est appliquée, comment elle est mise sur le pied Alors, c'est là, à ce niveau, où je dis le jeu de cache-cache s'est fait au début.、Mm -hmm. C'est-à-dire que l'auteur de cette constitution, qui a déjà mis tout ce qui, qui est en sa faveur,、mm -hmm. et qu'il y va révéler la veille du scrutin, au moment où vous, indépendants, vous, c o a l i t i o n n'avez presque plus de marge de manœuvre,、mm -hmm. en ce moment-là, la CENI a le droit de d i r e c'est la loi. Okay. Je ne fais qu'appliquer la loi.、Ouais. Et l'autre ne trouve plus finalement cette marge de manœuvre.、Mm -hmm. Donc, moi, ce, là où je ne suis pas très à l'aise, c'est lorsque justement la question est de savoir, maintenant que nous sommes devant le fait accompli,、mm -hmm. est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre Est-ce qu'on peut revoir cela、mm -hmm. Ou carrément, faudrait-il peut-être un peu reculer pour mieux sauter、mm -hmm. Et se dire, est-ce que les élections de 2025. On peut encore revoir la loi.、Mm -hmm. Si c'est possible, ce serait vraiment, compte tenu des de, de plaintes,、mm -hmm. ce serait faisable,、mm -hmm. ce serait、Excellent. idéal.、Mm -hmm. Mais si ce n'est plus le cas, alors là, j'enverrai ces gens de, de reculer, d'abord commencer par la Constitution,、mm -hmm. cibler les articles qui ne sont pas bien faits. Proposer avec les équipes de la prochaine législature,、mmh. voir que les amendements interviennent dès le début. Parce que les experts disent que, en fait, les élections commencent le lendemain de la proclamation des résultats.、Mmh. C'est-à-dire que la grande erreur que les partis au pouvoir exploitent, C'est le fait que le vaincu ou celui qui n'a pas eu gain de cause des、mmh. élections se retrouve dans cette situation d'abord d'attendre comment les choses vont se faire,、mmh. mais entre-temps, on est en train de nous approcher de, de, des élections prochaines.、Mmh. Et là, c'est là où ce qui est fait est fait,、mmh. et à l'insu de celui qui devrait voir ce qui devrait être okay. fait. Ok, merci.、Oui. Pointer du doigt les lois qui sont discriminatoires, comme disait l'indépendant ici. Mais concrètement, aujourd'hui, sur le terrain, vous êtes sur le terrain, concrètement, aujourd'hui, c'est possible, c'est facile. La, la... la situation se présente comment Merci beaucoup pour、euh, cette question qui、euh, peut-être va nous permettre、euh, de partager notre calvaire en、mm -hmm. tant qu'indépendant. Euh, mais permettez-moi d'abord de revenir sur les propos de notre honorable sénateur.、Mm -hmm. Il a parlé qu'il aurait, aurait fallu suivre le processus de près, nous, en tant que les partis politiques et les indépendants.、Mm -hmm. Mais par exemple, pour nous, les indépendants, sous quel statut aurions-nous pu faire un suivi、euh, d'une loi, un processus qui est déjà, comment dire, que ce soit,、mm -hmm. soit pour la constitution ou la loi、euh, le, électorale、mm -hmm. Ça aurait été impossible.、Euh, il faut que n u t r e statut. Devait ê t égal du mois que notre candidature est acceptée auprès de la Sénée.、Mmh. C'est là où on peut demander euh, euh, tout ce qui est a rapport avec les élections.、Mmh. Sinon, tous les citoyens feraient la queue devant l'Assemblée nationale, ou devant le, le, le, le, la législation. Donc, pour, vous êtes un nouveau-né.、Euh, oui, c'est、euh... un nouveau-né qui <rire> se retrouve dans un fait accompli,、euh, peut-être、euh, dans des situations où il n'y u a pas. q u e Survivre t c e et、mm -hmm. compter sur、euh, les capacités de, résili de résilience.、Mm -hmm. C'est la question de savoir quels sont les défis sur le terrain qu'elle rencontre.、Mm -hmm. Premièrement, comme、euh, l'a dit et que je l'avais dit,、euh, et mon collègue i l'a un peu、euh, suppléé, c'est que nous n'avons pas le droit aujourd'hui, avant les échéances de campagne électorale, d'organiser des réunions publiques.、Mm -hmm. On ne peut pas aller retrouver、euh, les gens, nos sympathisants. Il y a des gens aujourd'hui qui pourraient voter pour moi, mais qui ne s a v e n t pas. Que je suis déjà candidat.、Mmh. Il y a des gens qui n'ont pas,、euh, euh, pas accès à la radio, qui n'ont pas accès à ces canaux de communication digitales, les réseaux sociaux, qui ne s a v e n t pas qu'il y a un candidat qui pourrait avoir des projets, des idées, des ambitions, et qui pourraient les intéresser à, afin de pouvoir voter pour moi. Il y a aussi、euh, le, la, le problème lié、euh, aux moyens.、Mmh. Le moyen,、euh, également le carburant.、Euh, je vais dire une parenthèse.、Mmh. C'est en France, je le sais récemment, qu'il y a un fonds pour l'équité démocratique.、Mmh. Un pays comme la France, q u i a un fonds pour l'équité démocratique. Oui, la, Donc peut-être que la, la démocratie a déjà pris ses racines. Oui,、ouais. alors、euh, ce n'est pas simplement la, démo la démocratie, mais il y a aussi une volonté politique、mmh. de ne pas t i r e r les poussées dans l'œuf.、Mmh. Parce que là, nous les indépendons sans moyens, dans ces conditions-là. Avec、euh, ces soucis de carburant où on s'approvisionne au marché noir très souvent.、Et、donc il y a des défis énormes qui, dans l'ensemble dans la globalité, ne font e n t r a v e r le processus démocratique、mmh. dans son équité et dans son inclusivité.、Et、dernièrement, j'ai organisé une conférence de presse pour faire connaître ma candidature au x l é g i s l a t i v e s de 2025.、Mmh. J'avais invité des médias, j'avais.、Euh, À certains médias, j'avais même payé pour des publics reportages. Mais à un moment donné,、euh, le jour où j'y arrivé, ils m'ont dit voilà, pas, on nous a dit que ce n'est pas légal parce que ce n'est pas encore le moment、mm -hmm. de faire campagne.、Mm -hmm. Or, ce n'était pas une campagne. Nous devons nous faire connaître、mm -hmm. pour que les gens qui puissent adhérer à nos idéaux puissent au moins nous soutenir. Parce que même les partis politiques, ils vivent des contributions d e、mmh. membres. Les partis politiques qui ont le pouvoir, même, ils peuvent demander des、mmh. contributions à t o u les citoyen s qui est sympathisant ou, d'une façon ou d'une autre, de contribuer à、mmh. leur、euh, budget de campagne. Mais nous, on n'a pas d'obligé. d e u on ne peut pas avoir cette possibilité、mmh. de faire appel à des, à, à des soutiens,、euh, à des sponsors. Donc, vous vous trouvez dans une situation où, pratiquement, Tout est contre vous.、Uh -huh. Sauf la voix de la raison de la population qui est déjà mature,、uh -huh. qui voit, menace ce qui se passe et qui peut dire pour changer cela. Il faut peut-être faire confiance aux indépendants、mmh. qu'aux partis politiques, parce、okay. qu'ils ont déjà tenté cela et vraiment ça a abouti. Que <rire> f a d e La coalition Burundi-Bgabo, c'est vous、euh, la même question. Aujourd'hui, sur terrain, la situation se présente comment Pour faire une petite intervention sur ce qu'a dit l'honorable、euh, Ernest, c'est、mmh. vrai. En réalité, t o u t c i t o y e n burundais d e v r a i t suivre de près la mise en place de d i f f é r e n t s t e r r o i s et règlements. Pour voir que ça va dans le sens de son intérêt, et puis particulièrement les z o n e s politiques ou c e qui ont l'intention de le faire.、Mm -hmm. Mais quand il y a、euh, une mauvaise volonté politique, ça n'avance pas. Je vous donne un exemple. Pour le cas d'espèce,、euh, quand la, la, la, le décret de convocation est venu, celui s t qui nous a mis les bateaux dans les rues, le, le décret est venu en suivant l e c a l e n d r i e r p r o p o s é par la CENI. Nous étions à Bougarama car il nous a présenté son calendrier de la CENI qui nous i n d i q u e quand est-ce que le président pourrait convoquer les électeurs et quand est-ce qu'on va commencer à déposer les dossiers. Alors, nous avons crié、euh, à haute et intelligible voix, mais la CENI nous a opposés en disant on ne sait pas même que les coalitions auront lieu. Alors, car les coalitions sont déjà prévues par la loi, Ça veut dire que vous savez qu'il ne peut y avoir r i é Donc vous avez toujours l é d i f f é r é en fonction de cette existence potentielle. Il nous disait toujours non, on ne peut pas l é d i f f é r e r pour quelque chose qu'on ne sait pas qu'elle reviendra. On ne donnait pas les mêmes chances aux partis politiques qu'aux coalitions. Parce que la loi, qui soit pour les partis politiques, soit pour les coalitions d e partis politiques, ne précise nulle part、mm -hmm. qui faut-il mettre sur vos listes. Là, c'est vraiment en vue des juridiques. Sur、si、e、euh, p r e n d pratique, j'ai déjà dit qu'il y a confusion au sein de l'administration, a、mm -hmm. où certains pensent que nous ne sommes pas autorisés de faire des meetings en taille coalition, et les autres acceptent <rire> <notamment en> anglais, <rire>、ouais. disons, de faire des réunions. Des meetings, c'est un mot en g l a i s Disons pour faire des réunions de réunir les membres. Les... Parce que quand vous avez c o n s t i t u é une coalition,、mm -hmm. Il, il, il est très important que vous ayez informé les membres. Parce que les, les coalitions se, se font au niveau des organes, des partis. Mais il faut maintenant communiquer à, à, dans différentes provinces, dans différentes communes. Voilà la coalition.、Mmh. Donc pour le moment, vous ne pouvez pas Donc,、euh, communiquer ou vous réunir en, avec les, les membres dans, dans, dans un cadre restreint. Pour être honnête,、mmh. dans beaucoup de. De communes et de provinces, il n'y a pas de difficultés.、Mm -hmm. Les gens le comprennent ainsi.、Mm -hmm. mais, qui, qui enouïre, qui, qui mais il y a d'autres responsables qui veulent nuire, qui prétextent qu'on n'est pas autorisé pour nous interdire. Il faut、mm -hmm. dépendre du bon vouloir、voilà. de cette autorité locale.、Voilà. Mm -hmm. Donc il y, a, il y a quelque chose qui c r o c h e au niveau de la loi. Ce n'est pas la loi qui vous donne cette permission. C'est le bon vouloir et le bon sens. et le, La, la gestion d'un bon père de famille de、uh -huh. cette autorité locale qui peut vous permettre de.、Mmh. Ou i il peut refuser s'il n'est pas. <rire> ok,、oh, Ernest, vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Les deux, en indépendant, il un p e u de la coalition. Au niveau du Sénat, au niveau du, du Parlement, il p r o n a e s t là. Et, qu qu quelle analyse que vous faites là Ok, dis-moi, je voudrais commencer par、euh, là où il, il termine.、Uh -huh. Ils ne sont pas sûrs à, être, à, être, à avoir de ces problèmes.、Uh -huh. Nous aussi, le parti Prena i t de tels problèmes. Il y a des communes qui nous avaient refusé de faire de petits meetings,、uh -huh. soit disant que ça n'a pas encore commencé.、Et、justement, c'était une mauvaise malentendue,、uh -huh. une interprétation d'une loi d'une façon ou d'une autre. Et、cela、euh, veut dire quoi? Cela veut dire que finalement,、euh, la CENI n'a pas tellement vulgarisé la loi et expliqué aux administratifs pour qu'ils puissent la comprendre de la même façon. Et laisser les gens travailler tranquillement. Ça, c'est le rôle de la CENI ou bien de l'administration ou... D'abord, c'est la CENI qui explique à l'administration.、Mm -hmm. Et l'administration est là pour vulgariser dans la population、mm -hmm. cette loi.、Mm -hmm. Deuxièmement, c'est ce que finalement, nous vivons dans des moments difficiles, je dirais, comme l'a dit Rémi. Le moment que nous avons entré, nous avons entré dans un moment où. On a dit que la démocratie va s'installer、mm -hmm. et va donner la place à tout le monde pour s'exprimer. Mais quand même, on a vu que ce n'est pas encore très temps,、mm -hmm. qu'il y a des gens qui、euh, se croient encore、euh, être gestionnaires de tout、mm -hmm. et qui, dans la gestion, essaient de. De fermer certains anges.、Mmh. Mais Ernest, est-ce qu'aujourd'hui les, les, les choses se présentent comme l e s sont Est-ce que, tantôt, Rémi disait、euh, qu'il faut、euh, peut-être voir si c'est encore. On peut faire quelque chose là-dessus pour que les lois changent Est-ce que vraiment c'est faisable Je ne, crois pas, qui, qui, je qui ne crois pas le temps q u i nous reste. Très, très, très peu. Seulement,、mmh. comme je l'avais dit, Euh, C'est que tout le monde q u o n e s s a i e de s'adapter、mmh. et de voir comment accompagner cette、euh, période afin que peut-être les corrections puissent se faire dans les prochaines élections.、Mmh. Mais pour le moment, il nous reste très, très peu de temps.、Euh, mmh. Quand cela nous vient,、euh, les autorités qui nous entendent aujourd'hui,、mmh. ils peuvent eux-mêmes. Se dire, écoutez, comme n t les gens se lamentent d'une façon ou d'une autre,、mm -hmm. essayons de voir comment alléger.、Mm -hmm. Sinon, avec notre force, avec notre pensée, nos discussions, le temps qui nous reste vraiment, c'est très peu. Ok.、Euh, Rémi, une volonté politique d'appeler、oui. une session extraordinaire de deux chambres réunies pourrait, à un moment donné, Donner beaucoup plus de souveraineté、mmh. à ces échéances et à la République. Merci, Gilles.、Euh, on va y revenir quand on va proposer d e s solutions à ce problème qui se pose au niveau des, des indépendants et d e s coalitions. Mais Rémi,、euh, vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Tant qu'ils ne sont pas sur le terrain, ils ne travaillent pas. Quelle est votre appréciation au niveau de, de, de l'étape déjà franchie, au niveau des préparatifs、euh, qui nous conduisent aux élections Bon, vous savez,、euh, je l'avais déjà dit que nous sommes dans une situation assez problématique、mm -hmm. qui fait que chaque parti au pouvoir fait tout pour、euh, réintroduire、mm -hmm. le monopartisme de fait,、mm -hmm. alors que. Théoriquement, on est dans, la, dans le multipartisme.、Mm -hmm. Et malheureusement, c'est ce qui fait que les choses, une fois que ça change,、mm -hmm. ça change tellement profondément et en défaveur du parti même, parti au pouvoir. Parce qu'en en fait, c'est、euh, pratiquement presque toutes les lois qui sont faites. En faveur de, ses, de son auteur.、Mm -hmm. Et une fois que ça arrive qu'il y ait changement, malheureusement, c'est l'auteur qui se retrouve victime de、mm -hmm. sa propre loi.、Mm -hmm. Et là, ça fait vraiment qu'il y ait des changements qui n'ont pas été prévus.、Mm -hmm. Parce que, que ce soit celui, le nouveau gestionnaire, se retrouve avec des instruments tellement mal faits. Parce qu'ils étaient,、mm -hmm. disons, Cohérent avec la personne qui vient de partir. Et il y a ce changement qui fait que l'on soit toujours au début, tout au commencement.、Mmh. Et c'est un problème très sérieux.、Mmh. Deuxièmement, c'est une très grande perte. Parce que si une loi est exclusive, ça met à côté des contributions. Potentiellement importante、mm -hmm. de ceux qui sont exclus et on n'a pas la nouveauté parce que le grand danger de ce parti au pouvoir, l'exclusion qui s'exprime à l'extérieur,、mm -hmm. si on va en profondeur, il est aussi à l'intérieur et souvent on ne le voit pas et on ne le dit pas.、Mm -hmm. Et cet intérieur, donc, qui n'est pas Commode pour tout le monde, va malheureusement plus tard s'exprimer d'une façon assez malheureuse pour tout le pays. Et c'est ce qui se fait souvent.、Mmh. Mosaïque. Je rappelle à vous qui venez de tourner le bouton que vous suivez l'émission Mosaïque. Comme invité, nous avons Jules, e n candidat indépendant au poste de parlementaire. Nous avons également Kefani Bizi, secrétaire générale et porte-parole de la coalition b u r u n d i b g a b o c e s t Ernest Naïmana, sénateur et porte-parole du parti PRONA, et Rémi Abzalimana, président de l'ONG L'UE d'Espoir et expert en résolution pacifique des conflits. Nous parlons de la place des indépendants et des coalitions dans les élections de 2025. Je commence là où j'ai commencé avant. Julien Nyongabo, qu'est-ce qui peut être fait pour que justement vous puissiez bien travailler et arriver à bon port comme... Merci beaucoup pour le moment de. partager Nos propositions, mais、mm -hmm. je vais revenir sur un moment vraiment très,、euh, mm -hmm. je dirais,、euh, j'ai été abasourdi d'entendre que l'honorable sénateur、mm -hmm. dans son parti, qui est dans les essais du, du gouvernement, puisse avoir à organiser une réunion, mais qu'à un moment donné à eux-mêmes qui、mm -hmm. ont des statuts, puisse、uh, rencontrer des difficultés. Donc, alors je me demande qui des d e nous sans statut,、mm -hmm. qui des deux nous qui sont, de, qui sont nouveaux,、euh, sans mandat particulier. Vous n'avez pas de statut, vous n'avez pas de mandat、Et、Rien, parce qu'aujourd'hui,、mm -hmm. je suis candidat indépendant、mm -hmm. aux législatives. C'est le petit statut d'un candidat qui ne peut pas avoir de réunion. Qui ne peut pas organiser de、voilà. réunion, qui ne peut pas euh, faire euh, euh, comment dire, recours aux médias pour organiser une conférence de presse et communiquer、euh, comment dire, des informations cruciales à la, à, à la、mmh. course、euh, mmh. aux institutions dans lesquelles nous sommes lancés.、Mmh. Alors,、si、il y a, on peut déplorer le fait d'avoir des représentants du peuple qui, sont, qui ont pour mandat le contrôle de l'action gouvernementale,、mmh. mais qui est aussi s e u l a m e n t e Qui, à un moment donné, les réunions, qui peuvent, à un moment donné, même cadrer dans l e u r s a c t i o n s、mmh. du contrôle gouvernemental. C'est peut-être ce qu'a dit Rémi que si une loi est mal faite, si elle est faite pour exclure les autres, et surtout. Voilà. Donc,、euh, revenons à votre question des propositions que nous avons.、Mmh. Il faut viser l'avenir.、Mmh. On ne peut pas exclure des gens en votant des lois partisanes. On ne peut pas avancer e n pays、mm -hmm. en votant des lois partisanes.、Mm -hmm. Du fait qu'on exclut une partie de la population, on、mm -hmm. exclut aussi son potentiel à la contribution au développement de notre pays.、Mm -hmm. oui. bon, J'ai entendu dire qu'avec cette échéance électorale, il est impossible de euh, euh, remanier, d'amender、mm -hmm. certaines lois.、Euh, mais comme je venais de le dire, avec une bonne volonté politique.、Mm -hmm. De pouvoir convoquer、euh, une session extraordinaire de deux de, de, chambres réunies, avoir des amendements pour l'avenir,、mm -hmm. pour l'intérêt des générations futures, pour essayer、euh, d'avoir un pays qui inclut tout le monde、mm -hmm. quand il est question de euh, faire euh, valoir les intérêts généraux de l'État, de la nation. Tout peut être fait et ce n'est pas. Euh, comment dire, euh, euh, nos intérêts partisans,、euh, nos intérêts à nous, qu'il faut mettre devant.、Mm -hmm. Il faut mettre devant de la scène les intérêts, les objectifs, et des projets, des programmes, qui sont des lois qui sont là pour l'intérêt général de la population.、Mm -hmm. Donc, je propose qu'il y a des jeunes générations qui sont là, qui sont nées après 2000, 2010, mais、mm -hmm. qui vont voter en 2025,、mm -hmm. ou qui sont de, 2015, de 2014, 2013, qui vont voter en 2025.、Mm -hmm. Ces jeunes-là, Ils veulent se faire entendre. Ils veulent que leur, euh, pro, euh, comment dire, leur vision de la nation puisse mettre, être mise en contribution de développer son pays. Et cela, ça va dans la mise en œuvre et en place des lois. Qui ne sont pas du tout discriminatoires, qui incluent tout le monde,、mmh. afin que tout le monde puisse participer à la construction、euh, de notre pays.、Okay. Merci. Kéfa, c'est la même question. Qu'est-ce qui peut être fait justement pour、euh, assainir la situation sur terrain, que tout le monde, les indépendants, les, les gens de coalition, puissent travailler, compétir avec、euh, les, les, les partis politiques Bon, merci beaucoup. Je pense qu'il、euh, y a ce qui peut être fait dans l'immédiat. D'autres mesures qui demandent beaucoup de temps. Là, ce qui peut être fait dans les médias, c'est de donner la liberté même aux indépendants,、mmh. jusqu'à maintenant, de pouvoir tenir certaines réunions ou des activités politiques.、Mmh. Parce que maintenant, ce sont des acteurs de politiques déjà connus du fait qu'ils ont déposé les dossiers et qu'ils ont été acceptés.、Mmh. Donc, on peut même commencer par si les autorités ont une bonne volonté. Ça ne demande pas de roi ou d'ordonnance ou de, de, de, de décret.、Mm -hmm. C'est question de bonne volonté, même demain. Ils peuvent commencer à organiser des petites réunions avec les, les militants ou les, les sympathisants qui vont les aider à faire campagne. Parce、mm -hmm. qu'un i n d é p e n d a qui est dans une province ne veut pas faire campagne, l u i s e u e il doit avoir un moyen de soutien qui crée. Donc, ça, ça ne demande rien. d de a u t deux, il faut une ouverture de l'espace politique. Pour tout le monde.、Mm -hmm. Ce que j'ai compris quand、euh, l'honorable qui a représenté l'IPRONA s'est exprimé, finalement, interdire quelqu'un, on trouve un prétexte.、Mm -hmm. Quand vous voulez interdire à la, à la coalition, vous dites que ce n'est pas encore le moment pour la coalition. Quand on veut interdire à un parti politique déjà constitué,、mm -hmm. on trouve un autre prétexte. Donc, il faut arriver à ce prétexte pour que tout le monde puisse participer pleinement à la vie politique, à n o r g a n i s a n des réunions pour le moment.、Mm -hmm. Et dans l'avenir, Il faut vraiment enlever toutes ces lois liberticides, notamment pour les indépendants, afin de les permettre, eux aussi, d'avoir les mêmes prérogatives que nous, tenir les mêmes conditions de calcul et de v o t e Donc, il faut tenir 2% pour, pour tout le monde.、Mm -hmm. et, et, et il faudra aussi clarifier pour les coalitions de partis politiques, en tout cas, entre le, le moment. De reconnaissance, le moment de dépôt de, des de, de dossiers de candidature, mais aussi une coalition qui a, qui a pu être votée, qui a député. Comment est-ce qu'elle va continuer à fonctionner jusqu'à la nouvelle législature、mm -hmm. Elle aura quel statut Elle p o u r r a exercer quelle fonction Donc il y a des de, de qualifications qu'il faut faire. Mais ça, je pense que c'est après l'élection、mm -hmm. de 2025. Merci、euh, Ernest Naïmana, au niveau de l'IPRONA.、Euh, est-ce qu'il e、euh, y, y a à corriger aujourd'hui Vous avez. Ils ont parlé de beaucoup de défis et surtout ils pointent du doigt les, les institutions le, qui votent les lois, les administrations. Qu'est-ce qui peut être fait concrètement Concrètement, je commencerai par répondre à la question de notre ami、mmh. indépendant.、Et、les institutions,、euh, si une loi passe dans les institutions,、euh, il doit y avoir、euh, une période d'une année pour revenir.、Mmh. C'est-à-dire si avant une année, pour Ne pas recevoir cette loi.、Mm -hmm. Ça, c'est d'un. De de deux,、euh, ce que je vois, que tout le monde l'a dit, c'est que finalement, la CENI, dans tout ce qu'il fait, on dirait qu'il le fait、euh, sans toutefois donner des écrits.、Mm -hmm. J'aimerais que la CENI sorte des écrits、mm -hmm. qui précisent pour chaque groupe de gens, pour les partis politiques, les indépendants, Les, les, les, donc, les, les coalitions politiques,、mmh. qu'ils disent à chaque groupe les lois qu'ils régissent.、Mmh. Pour q u e f i n à moins que. Ces、euh, lois ne sont pas connues. Bon, d'après ce q u o n est en train de dire ici,、mmh. on dirait qu'il、eh, y en a que, qui font des gens, qui font des choses sans référence.、Mmh. Alors, les références, il faut que ce soit des écrits. La CENI, qu'ils sortent des écrits. Pour les différents groupes,、mm -hmm. afin que chacun s'y réfère afin de continuer à faire ses activités.、Mm -hmm. Merci. Rémi Havzaïmana、euh, de l'ONG l o i e s t d'Espoir, concrètement, pour que les choses puissent aller jusqu'au bon port, qu'est-ce que vous proposez Je vais revenir sur ce par lequel j'ai commencé.、Mm -hmm. En fait, en revenant sur euh, euh, la culture du respect de la loi,、mm -hmm. la loi qui régit、euh, les élections,、mm -hmm. nous l'avons dit, le code électoral est tiré de la Constitution.、Mm -hmm. Et la Constitution, c'est question de voir comment elle est élaborée. Parce que c'est de cette manière-là qu'il faut lever toutes ces équivoques.、Mm -hmm. Alors. Euh, si aujourd'hui、euh, les discussions se font autour de、euh, la veille des élections, du scrutin d'ailleurs,、mm -hmm. ces t p r o b l é m a t i q u e et comme nous venons de l'entendre, les marges de manœuvre sont très limitées.、Mm -hmm. Mais ce que je dirais, c'est orienter mes recommandations à deux niveaux. D'abord, au niveau du gouvernement, au niveau de, de l'auteur、mm -hmm. même de ces documents, c'est d'abord. De savoir que la pérennité du développement et de la stabilité du pays, la paix même, dépend. De l'aisance et des esprits des citoyens.、Mm -hmm. S'il si y a des réclamations des、euh, malaises qui s'expriment ici et là, c'est un problème très sérieux au niveau du pays. Et ça, c'est la responsabilité、mm -hmm. euh, de l'État. La deuxième recommandation, pour moi, serait orientée vers、euh, les citoyens en général、mm -hmm. et les candidats et les coalitions en particulier. Savoir que ça, cela peut constituer une sorte de, de jeu voulu par le parti au pouvoir d'attendre la veille du scrutin pour faire venir une loi qui est déjà toute faite, parce que justement, sachant qu'on n'a plus la marge de manœuvre de modifier quoi que ce soit. Alors, si cela n'est plus changeable maintenant,、mm -hmm. c'est de reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire se dire rien à faire maintenant, mais. Ce n'est que le début. On peut préparer cette fois-ci les échéances、euh, futures. Et cette fois-ci, commencer par le début.、Mm -hmm. Cibler tout ce qui n'est pas bien fait dans la Constitution. Commencer à en faire des propositions. Et suivre cette fois-ci la logique. Du processus de la relation de la loi.、Mm -hmm. C'est-à-dire, si ça doit passer par、euh, les membres du Sénat ou de, de l'Assemblée nationale, s'il si y a aussi des brèches où les citoyens peuvent eux-mêmes présenter des projets de loi pour euh, euh, études et autres, je sais qu'il y a au moins toutes ces facilités qui peuvent être exploitées.、Mm -hmm. Et q u i l s le fasse, n t sachant que si dans les années à venir, on a une constitution qui est bien faite, on aura un Code électoral qui est bien fait et on aura une loi qui régit tout le monde et chacun pourrait effectivement se sentir à l'aise pour les bonnes élections au pays. Voilà、euh, tout bien qui finit bien. C'est sur ces appels et contributions que se referme ce débat mosaïque d'aujourd'hui qui a vu la participation de j u l e s Niyongabo, candidat indépendant au poste de parlementaire.、Et、merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, qui remercie mes interlocuteurs, mais également les secteurs. Qui ont eu l'occasion de découvrir le calvaire par lequel nous traversons pour pouvoir comment dire, défendre les intérêts de la nation.、Mm -hmm. Merci à Kefani Vizi, secrétaire générale et porte-parole de la coalition Burundi-Bgabos. Merci à vous également de votre contribution à ce débat. Bon, C'est moi qui vous remercie pour cette émission. Je remercie aussi mes collègues avec qui nous avons partagé le p r a t e a u sans oublier tous ceux qui ont pu nous suivre.、Mmh. Ernest Nahimana, vous êtes sénateur et porte-parole du parti u p r o n a Merci également à vous d'être venu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je remercie à tout le monde ici et à tous ceux qui nous écoutent.、Mmh. Rémi Havzalimana, président de l'ONG l, l u e r d'Espoir et expert en réseaux sociopacifiques des conflits, merci d'être présent dans ce débat et votre contribution également. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à mes interlocuteurs, mais aussi à ceux qui ont suivi l'émission.、Mm -hmm. À la cabine technique du son et des images, j'étais respectivement avec François Akimana. Et Berthier Mugiraneza, Alain Désiré Woukeyeza, était e n à la réalisation et à l'animation. Vous étiez avec Rondas Kirombo. Je dis aussi merci aux auditeurs qui ont suivi cette émission. Bonne suite des programmes sur Isanganiro. Mosaïque.